16h, 20h, heure. la dernière ligne droite sur EFM. Avec Régis Leroy. Et on vous l'avait promis depuis le début de la semaine maintenant. Wilfred le Boutillier. Oui, parce que excuse-moi, je me suis trompé. Depuis le début de la semaine, je t'appelle Wilfred le Boutillier. Mais il y a bien deux ailes. Bonjour Wilfred. Bonjour. Comment allez-vous Ça va bien. Ça va, ça vous ça avez bien. fait un beau、bon、voyage, Wilfred Ouais, super. On Donc... est arrivé hier. Un, un petit peu encore sur le décalage horaire. mais... Alors oui, je dis voyage puisque tout simplement, vous nous venez directement du Canada et plus précisément de. Montréal. Vous êtes d'ailleurs très attaché à vos racines puisque vous êtes Acadien. Alors pourquoi un tel lien avec vos origines ben, Moi je viens d'un petit village、euh, dans le fond dans, de la province, la province voisine du, du Québec qui est、euh, le Nouveau-Brunswick. Puis chez nous, On est seulement 250 000 francophones là-bas. Puis à chaque jour, c'est un combat pour parler le, le français. On est entouré s d'anglophones là-bas. Puis pour moi, c'est très représentatif de, de parler, de, de chanter en français. Parce que chez nous, il y, y a beaucoup de mes amis qui font carrière aujourd'hui, mais au, au niveau de la musique plus anglophone. Puis moi, ça, ça m'a jamais, jamais vraiment intéressé, moi, c'était de faire de la musique en français. Puis. Le seul problème, c'était au, au niveau de vivre de ma musique avec 250 000 personnes.、Oui. C'était certain que c'était impossible. Ça fait que c'est ça qui m'a poussé à déménager、euh, à Montréal pour、euh, profiter des, des, des 6 millions d'habitants là-bas puis de me créer un, un, un public, un bassin de, de, de, de fans qui allaient aimer ce que je faisais comme musique. Ça fait que j'ai la chance de vivre de ma musique depuis huit、euh, ans déjà. mais Euh, je continue tout le t e m p s d'avoir ma fierté acadienne malgré que j'habite à Montréal aujourd'hui. Alors, il faut savoir que justement, vous n'avez pas tout de suite commencé par la musique, puisque vous avez suivi les traces de votre père, de votre grand-père dans le métier de p ê c h e r en haute mer. Vous êtes même titulaire d'un diplôme de capitaine de bateau.、Euh, c'était pour, pour vous une solution de facilité ou justement une vraie passion pour l'océan Ben oui,、euh, c'était vraiment、euh, une vraie passion. Moi, je suis né sur le bord de la mer dans un petit village de. À peu près 500 habitants. Puis、euh, mon grand-père, c'était un pêcheur. Mon père, mon arrière-grand-père, c'est vraiment une tradition familiale. Puis、euh, je faisais parallèlement à ça, je faisais de la musique. J'ai commencé à chanter、euh, dans le fond dans une chorale à l'église. J'avais、euh, cinq à, à six ans. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Puis ensuite de ça, bien, adolescent, bien, j'ai eu ma première guitare comme cadeau de Noël. Et ensuite de ça, bien, moi et mon voisin, on, on a formé un groupe. Puis on a commencé à jouer dans les bars un peu partout. Puis à un moment donné, la musique a, a commencé à prendre beaucoup de place dans, dans, dans ma vie, dans ma, dans ma carrière, que j'en suis venu à un moment donné à, à prendre une décision. Qu'est-ce que je fais Je continue à, l, la carrière de pêcheur ou de chanteur. Puis finalement, ben... C'est le, le rêve que j'ai opté pour réaliser,、euh, le rêve d'être chanteur. Et vous parliez justement de votre première guitare, et à 15 ans, c'est le déclic, vous montez un, un groupe avec votre premier ami, Fred, c'est ça Oui. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous lancer dans la musique Est-ce qu'il y a justement un événement particulier qui a fait que vous vous êtes dit, je veux chanter, je veux faire de la musique ben, Je pense que c'était juste dans mes events, c'était juste. C'est comme l'amour, ça ne s'explique pas, pas, quoi. Oui, c'est ça. Je... Quand j'étais petit, j'avais tout le temps le goût de chanter. J'ai été bercé chez nous par un, par un de mes grands-pères qui habitait avec nous. Qui, mon grand-père, c'était、euh, un, un bonhomme qui jouait de plein d'instruments, il jouait de l'accordéon, il composait ses propres chansons. Ça fait que j'ai、euh, eu、musique. la chance de grandir dans une famille de musiciens. Ça fait que je ne me suis jamais posé de q u e s t i o n pourquoi je voulais faire ce métier-là. C'est juste venu d'une façon、euh, instinctive.、Euh, et du coup, en 2001,、eh、bien, vous tentez les festivals avec notamment celui de c a r a q u e où vous avez décroché、euh, la première place Oui, dans le fond, ça a été mon, mon premier concours. Que je me suis,、euh, dans le fond, c'est la première fois que je chantais、euh, devant un public autre que ma famille et mes amis des compositions.、Euh, quand je chantais chez nous dans les bars, ben, chantait des chansons que tout le monde connaissait. C'était bien...、Euh, puis aussi, c'était du, du traditionnel、euh, d acadien. d a a c i Et n、euh, e le gala de la chanson de Karaket, c a r a c a t e c'est ce gala-là qui m'a vraiment donné le goût de, de faire de la, de la musique puis de chanter de mes compositions. Puis ensuite, de ça a suivi、euh, plein de concours que j'ai e s s a y é un, un peu partout. Mais le Notamment concours qui... le Festival International de, de Grand b i l où vous êtes arrivé en finale. Oui, ce qui m'a donné,、euh, donné vraiment la chance de faire carrière aujourd'hui, c'est sans、euh, aucun doute le Concours Star a c a d e m e J'ai eu la chance de faire le, la première édition chez nous en 2003. On va, on va en reparler justement tout à l'heure. Mais est-ce que justement ces festivals ne、euh, vous ont pas permis de vous dire, ben voilà,、euh, finalement j'ai vraiment un talent、euh, Est-ce que vous en étiez、euh... Ben c est, c est, on dirait que j'ai toujours été une personne qui, qui, qui doutait de moi-même, malgré que j'avais un entourage des, des, des personnes autour de moi qui, qui me donnaient beaucoup de confiance. C'est différent quand tu as la confiance d'un public autre que les personnes que tu connais de ton entourage. Quand tu es applaudi、euh, par des chansons que tu as créées par un, des personnes que tu ne connais pas, c'est ça qui te donne vraiment le goût de continuer et qui te donne beaucoup de confiance parce que tu dis. Eux, ils m'applaudissent pas parce qu'ils m'aiment et qu'ils me connaissent. Ils m'applaudissent parce qu'ils aiment ce qu'ils entendent. Ça fait que ça, ça m'a donné...、Euh Ça m'a donné、euh, la piqûre, comme on dirait chez nous, de, de, de, de continuer de composer des chansons. Et on peut dire justement que l'année 2003 a été、euh, une bonne année, tu en parlais, pour, pour、euh, participer justement à cette première édition de la Star a c a d é m i e québécoise qui,、euh, que vous avez remportée au passage avec、euh, une expérience pariaille. J'imagine que ça a fait grandir. Qu'est-ce que、euh, ça vous a apporté aussi bien sur le plan personnel que, que professionnel ben, Je te dirais que ça, ça a vraiment bousculé ma vie. Là,、euh, ma vie.、Euh, C'est devenu、euh, une autre vie. La journée que je me suis inscrit,、euh, que j'ai participé à ce, ce concours-là, je suis passé、euh, d'un parfait inconnu à, à une personne、euh, super connue tout d'un coup. Tu sais, c c ça a été, un, Chez nous, pour donner、euh, juste un, un exemple à, à l'échelle d'écoute,、euh, il y a 6 millions de personnes au Québec. La cote d'écoute en, en moyenne était 3 millions de personnes qui l'écoutaient. Ça veut dire que la moitié de la population le dimanche écoutait cette émission-là. Ça fait que quand tu sors de là, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui. Et qui, qui est-ce qui vous a poussé justement à dire Vas-y, Wilfred, il faut、ben、que tu tentes ta chance. À un moment donné,、euh, j'étais chez nous, puis、euh, j'étais à l'étape que j'assais plein de concours parce que je voulais faire ce, ce métier-là, mais je. Et、je ne savais pas par quel chemin emprunter, par quel contact, parce que c'est tellement un, un milieu, c'est. C'est fermé. C'est d'être à la bonne place au bon moment. Puis une des bonnes façons de, de percer ce, ce milieu-là, c'est de se faire connaître à, tra à travers des concours.、Ouais. Euh, tu ne sais jamais c'est qui les personnes qui sont a s s i s s dans la salle, peut-être un gérant d'artiste ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, qui va te présenter à quelqu'un qui va faire、ouais. en sorte que ta carrière va, va, va décoller. Mais à un moment donné, j'étais chez nous puis je regardais la télé. Puis l'annonce de Star Academy est apparue à, à la télé. Puis à, à ce moment-là, bien, chez nous, ça n'existait pas, ce, ce concours-là. Mais quand j'ai vu l'annonce, c'était, pour donner l'image, c'était une scène. On ne voyait pas、si、c'était qui l'artiste, mais on voyait ce que l'artiste voyait. Puis il voyait une.、Euh, voyait une scène avec des musiciens et avec plein de gens autour qui, qui, qui, qui écoutait e n ce chanteur là puis je me suis vu moins à, à la place de ce chanteur là j'ai vraiment senti que c'était fait pour moi le concours puis、euh, j'ai dit à, à ma copine j'ai dit euh, euh, dans quatre jours、euh, je m'en vais passer l'audition pour ce concours là puis on, on est parti on a fait quatre heures de route pour aller là bas quand je suis arrivé、ah oui. là pour faire la première audition ça m'a pris un bon、euh, un bon quatre heures de D'attente de me dire, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Puis finalement, ben, je, je, je me suis lancé. J'étais le 21e、euh, participant à auditionner cette journée-là. Puis,、euh, au moment que j'ai auditionné, c'est sûr que je me suis dit, ça a super bien été l'audition, la, mais à la fin de, de, de, des, des auditions, il y avait, je sais pas, je pense c'était 5 à 6 000 participants qui s'étaient inscrits. c e s t énorme. Ça fait que je me suis dit, oh, Je vais oublier ça. Ils m'ont oublié, j'étais le 21e qui a passé. tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, ben,、euh, on m'a appelé pour me dire que j'avais été sélectionné pour la deuxième audition. Puis、euh, là, Ça m'a donné vraiment、euh, beaucoup de confiance, beaucoup de courage. Puis À un moment donné,、euh, on est débarqué chez nous avec des caméras pour m'amener.、Euh, Euh, dans le fond、euh, que vous vous appelez le, le château、ah, oui c'est ça on appelle ça、ouais. un château mais justement faut m'expliquer moi、euh, toi tu as été marin pêcheur c'est ça、oui. et, et du coup、euh, on t'enferme comme ça dans une dans une villa ou un château、euh, enfermé comme ça comment comment tu peux、euh, vivre alors que tu as l'océan devant toi à longueur de journée ben、euh, de vivre enfermé moi j'étais pas la, la personne qui, qui était là pour donner le spectacle à, à ce moment là moi j'ai J'étais une personne très en retraite des, des, des caméras et aussitôt que je chantais qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui se passait, on dirait que pour moi, ça, ça me gênait parce que je me disais,、hey, ça, c'est le moment qui va passer à la télé. Pour moi, je me concentrais vraiment au moment qu'on arrive à faire des, des, des performances à la télé. Pour moi, c'était. Oui, tout ce qui était possible. -bi, pourquoi j'étais là c est, c est, La raison pourquoi j'ai fait ce concours-là, c'était pour avoir la chance de faire une carrière. C'est. en musique et non、euh, un comédien. Oui, C'est ou, pas, un, pas un show, quoi. C'est ça, exactement. Ça fait que、euh, je vivais au, un peu mal aussi d'être une personne isolée avec...、Euh, Plein de caméras autour de nous. Que, on entend souvent des participants qui disent Ah,、oh, après un, un moment, on oublie les caméras, mais moi, jamais j'ai oublié les caméras qui me regardaient. J'avais tout le temps l'impression, à chaque fois que je regardais une caméra, qu'il y avait des, des milliers de des petits yeux qui, ça, qui me regardaient. Là, Et alors, finalement,、euh, comment ça s'est passé? Après, c'est bon, on voit plus de caméras partout.、Euh, non, m a i On est un peu paranoïaque、euh, à, à la sortie, je te dirais qu'on a l'impression、euh, qu'il y a Il y a des caméras de cachet derrière les miroirs. Tu sais, on, est, on devient un petit peu paranoïaque. je te dis Bon, rassurez-vous Wilfred le Boutillier.、Euh, ici, il n'y a pas de c a m é r a à part les nôtres.、Euh, on va écouter tout à l'heure votre premier single, Allez viens, qu'on peut découvrir en France. Et, et ça donne ceci. C'est à écouter avant 19h sur EFM. On écoutera également le top 5 des stations-service. Et c'est juste après la pause. A tout de suite. Dans quelques secondes, retour sur EFM, du meilleur de l'Essonne et de la musique i t e n Gold. ジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプジャ soirée Avec Wilfred le Boutilier. l C'était Allez-Viens, Wilfred qui est avec nous. Rebonsoir Wilfred. Bonsoir. Tout se passe bien, vous avez、ouais. tout ce qu'il faut, faut. Oui. oui. Super.、Je、Alors,、suis. justement, on va parler de ce titre, si vous le voulez bien, votre premier single qui va sortir en France. Allez-Viens, une chanson d'amour qui parle,、euh, parle d'amour, justement, mais de, de qui parle-t-elle C'est une, une chanson, dans le fond, que、euh, la façon que ça a été composé, on s'est assis、euh, à un moment donné,、euh, moi et.、Euh, Un artiste de, de, du Québec qui s'appelle Marc Dupré.、Euh, ça a été le réalisateur de mon deuxième album. Puis à un moment donné,、euh, pendant cette journée-là, on a écrit、euh, peut-être、euh, une dizaine de, de mélodies. Mais cette mélodie-là, je ne sais pas,、euh, quand je suis arrivé chez nous, malgré qu'on avait écrit une, une dizaine de mélodies, quand je suis arrivé chez nous, je l'avais dans la tête, cette mélodie-là. Je lui ai appelé, je lui ai dit、euh, Je lui ai dit, Marc, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec cette chanson-là. C'est un verre d'oreille. J'ai dit, ça, ça me reste dans la tête. Il dit, OK, ben, il dit, t'as-tu des idées Là, j'étais comme vraiment en, en manque d'inspiration、euh, au, au niveau des textes. Ça fait qu'on a fait、euh, appel à un auteur de, de, de chez nous qui s'appelle é t i e n n e Drapeau. Puis lui, il nous a composé, dans le fond, les couplets. Puis il voulait vérifier avec nous s、si, i、si、o n allait dans la bonne direction. Ça fait qu'il nous envoyait ce qu'il avait écrit. Puis nous, ça nous a inspiré les, les deux ensemble. On s'est dit, h、hey, e on va... On, On va écrire le refrain, les deux, les, dans le fond, les, les deux ensemble. On a essayé de faire un, un contraste avec q u e s t ce que lui avait composé comme couplet. On voulait faire un contraste avec le, le, le refrain, puis、euh, le mariage, c'est... C'est fait dans le fond super bien.、Là. Pour ceux qui ne, nous rejoignent et qui n'auraient peut-être pas remarqué, tu nous viens tout droit du Québec. Oui. Et, et, et j'ai entendu une petite expression qui m'a fait euh, euh, beaucoup sourire. C'est le verre de soie, c'est ça Le verre d'oreille. Le verre d'oreille, ver pardon. <rire> le verre d'oreille. Oui, ben c'est.、Euh, c'est quelque chose, une musique qui revient.、Euh... C'est que, ben, dans le fond, c'est une musique qu'on entend une fois à la radio, puis on arrive à la maison, puis on la chante dans la douche. Là, c est, c est... On appelle ça chez nous un, un verre d'oreille. C'est très original. Alors, vous le disiez, vous êtes auteur-compositeur. Interprète, on, on le rappelle.、Euh, petite question, quand vous écrivez des chansons comme,、euh, comme celle-ci, par exemple, est-ce que vous vous inspirez de votre、euh, vie personnelle ou comment ça se passe、euh, J'essaie de, de, de m'inspirer généralement de, de mon quotidien, de, de, de, des, des personnes aussi qui m'entourent.、Euh, pas nécessairement des choses que moi j'ai vécues, mais j'essaie de. Si je veux parler d'une peine d'amour,、euh, pour moi, c'est impossible parce que dans ma vie, je ne vis pas une peine d'amour, mais je vais essayer de m'inspirer d'une personne que je connais et d'essayer d'être dans la peau de cette personne-là pour essayer d'imaginer comment cette personne-là vit la situation. Puis, généralement, c'est mon quotidien qui m'inspire.、Euh, souvent, c'est ma mélodie, dans le fond, qui va m'inspirer une chanson. Ça, ça, commence toujours par une mélodie que je gratte à la guitare, et à un moment donné, c'est cette mélodie-là qui va me raconter, u、euh, n e histoire. Je me laisse,、euh, dans le fond,、euh, inspirer par,、euh, par cette mélodie-là. Puis à un moment donné, j'ai des mots qui ressort, e n t euh, à ces mots-là, je suis une histoire. Alors, justement, on va parler un petit peu de vous. Wilfred, vous avez 32 ans,、euh, 3 albums à votre actif outre-Atlantique, et vous préparez actuellement un album、euh, tout spécialement pour la France. Comment alors appréhendez-vous une sortie de cet album Made in France Est-ce t e qu'il y a justement une date de sortie Il n'y、euh, a pas encore de date de, de sortie. On, on vise le, au, le mois de juin. On aimerait ça、euh, être prêt pour le mois de juin. Mais entre-temps, on va avoir un, un e p qui va sortir、euh, d'à peu près 4 chansons sur iTunes. va être Disponible à peu près,、euh, je vous dirais, au mois de mars. Puis ensuite de ça, ben, on, on vise le mois de juin pour un album, mais on n'est pas pressé non plus、euh, à sortir un album absolument au, au mois de juin. Si on est prêt au mois de juin, on va sortir, mais sans ça, on, on va attendre à l'automne. justement, pour cet album, puisque pour les autres, vous avez travaillé avec des grands noms de la musique, est-ce qu'il est qu y aura des grands noms de, de la chanson vous allez vous, inspirer, vous allez vous entourer des mêmes gens pour, pour cet album、euh, probablement que l'album,、euh, l'album qui va sortir en Europe, ça va être un mélange de, des chansons d e de, de, mes trois albums que, que, que j'ai faites, réarrangées,、euh, euh, À la sauce française. d'une différente <rire> façon, parce que, dans le fond, mes, mes trois albums, c'est vraiment trois univers complètement différents, pis... u Je pourrais prendre、euh, ces chansons-là, puis de prendre des chansons du premier album et du deuxième et du troisième. Puis il n'y aurait pas vraiment un rapport entre les chansons parce que les univers sont complètement différents. Ça fait que le but, c'est que ça soit le, le plus homogène possible. Puis、euh, c'est sûr d'amener ça à la saveur française. <rire> Alors, moi, il y a une question que je me suis posée à savoir, est-ce qu'il y aura justement un duo de prévu avec un artiste français Et justement, un duo avec un artiste、euh, Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire un duo avec quelqu'un, par exemple Euh, pas forcément français, mais.、Euh... Pas, forc euh, pas forcément、euh, que, un, un rêve de duo, mais j'en ai jamais fait encore de, de duo sur un, un album.、Euh, Peut-être u i s p que pour l'album français,、euh, on ferait un. un Un petit spécial avec un, une chanteuse ou、euh, un chanteur français. Ah, moi je vous ai peut-être trouvé la chanteuse.、Hein. Ah oui On pourrait utiliser Jennifer qui a v a i t gagné <rire> la première Star Academy en France. Oui, je la connais. <rire> Alors on parlait d'inspiration tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui vous a inspiré dans votre vie musicale, que ce soit au début comme, comme aujourd'hui Ah、J'ai beaucoup d'inspiration. J'ai beaucoup、euh, de personnes qui m'ont inspiré, des personnes qui ne sont pas connues en, en France. Mais un Français qui m'a beaucoup inspiré, c'est Francis Cabrel. J'ai grandi avec la, la musique chez nous de, de Francis Cabrel. Ça a été une, une grande inspiration pour moi.、Euh, une personne qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré, ça a été z a c h、euh, a r y Richard, qui est un artiste pas connu en France, mais c'est un artiste qui est, qui est très connu chez nous. C'est un artiste acadien. C'est un artiste euh, euh, au niveau des, des, des chansons, de, au niveau de, de, de son discours aussi, les, les raisons pour lesquelles il fait ce métier-là. C'est une des raisons pourquoi je me suis accroché à cet artiste-là pour faire carrière aujourd'hui. Très bien, merci Wilfred. On va continuer de parler de, de vous dans quelques minutes. On écoutera même un titre en live et ça, c'est plutôt sympa. En attendant, c'est le moment pour nous de passer aux infos sur EFM1. Bloqué dans les embouteillages. Détendez-vous. Détendez-vous. Toute la semaine. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite sur EFM. Oui, c'est sur EFM avec Wilfred Le Boutillier, notre invité. Wilfred Le Boutillier. Le Boutillier, pardon, j'y arriverai pas, c'est dingue.、Hein. Le Wilfred Le Boutillier Le Boutillier, c'est ça. <rire> Il ne faut pas hésiter, il faut me gronder.、Hein. Le Boutillier, Wilfred Le Boutillier, retenez bien ce nom. Son premier single s'appelle Allez viens. On va justement parler de son arrivée en France, Wilfred, avec un premier single qui va marcher, j'en suis sûr. Wilfred, justement, nous allons maintenant parler de votre désir de chanter en France. Et pourquoi est-ce si important pour vous de chanter en France ben, c est, c est, Ça fait partie d'un vieux rêve, d'un grand rêve, dans le fond, de, à mes tout débuts, quand j'ai commencé、euh, à prendre des, des, des cours de chant. Euh, à un moment donné,、euh, quand je parlais tantôt, j'habitais dans, dans un petit village, puis j'avais déménagé dans la grande ville de, de Montréal. À un moment donné, bien c'est ça, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec une madame qui était la, la première professeure de chant de, de Céline Dion. Puis Elle m'a demandé, elle me dit,、euh, c'est quoi ton, ton but ultime, c'est quoi ton, ton, ton plus grand rêve, ton rêve le plus fou, tu sais, avec le, le, le but d'enfant de, de faire carrière en, en musique Puis,、euh, c'est pas qu'à ce moment-là que j'avais pas d'idée, c'est juste que je voulais pas être、euh, prétentieux. j suis une personne qui, qui, qui est très timide. Puis, il y avait comme pas vraiment de, rien qui, qui, qui me sortait en tête. Puis, à un moment donné, elle me dit Garde, dit, je vais te dire bien franchement, elle dit, elle dit Je vois de quoi dans tes yeux que j'ai vu la même journée que Céline Dion est arrivée dans ma salle. Elle avait à peu près elle avait 9 ans. a dit elle à ce moment là par exemple elle savait ce qu'elle voulait vraiment tu es à la dit je lui ai demandé c'est quoi ton but c'est quoi ton rêve e l l a dit moi je veux devenir la plus grande chanteuse au monde et <rire> puis là ben, moi dans ma tête je me suis dit j'ai des ambitions mais pas aussi grandes que ça <rire> mais instinctivement je, me, je lui a i dit moi mon rêve le plus fou ça serait de faire l'olympia de paris puis、euh, ça va se réaliser en, en fin de semaine puis pour moi cette journée là ça va être、euh, une journée Très spécial d'arriver et de, de, de me présenter devant un, un public français qui, pour moi, de, de aussi de, de partir devant un public qui ne me connaît pas, ça me donne un, ça me donne un, un beau.、Euh, comme Je dirais、euh, un beau challenge comme en bon français, m a i justement, <rire> puisque votre premier concert en France a eu lieu au mois de novembre 2010, en première partie de Véronique Dicker, c'était à la cigale. t comme on sent、euh, comment on se sent quelques minutes à, avant de monter sur scène de, devant un public, justement que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, et en plus, sachant que vous remplissez le mythique centre b e l l de Montréal, c'est comme ça qu'on dit, le centre belle,、ouais. euh, t qui fait 22 000 spectateurs pour, pour avoir une ordre d'idée,、euh, le palais omnisport de Paris-Bercy chez nous fait que 18 000 places.、Hein. Il est encore. Trop petit、euh, pour vous. Alors, comment on se sent devant un public qui ne vous connaît pas J'étais très intimidé, sérieusement. Euh, euh, surtout intimidé de, de, de mon accent. Je sais que j'ai un accent quand même、mais、assez non. fort. Non. Puis,、bon. Non, mais, mais non. <rire> quand même、euh, un petit accent. Puis、euh, c est, c est, ça m'intimidait beaucoup de, de, de, de surtout parler entre mes chansons. Je me disais, j'espère qu'ils qu vont me comprendre. Aussi, c'était tout un défi d'arriver de présenter quatre chansons pour présenter qui j'étais vraiment. p i、si、s on dirait, je, je p je, je pensais à tout ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à parler pour expliquer、euh, d'où je venais, puis,、euh, dans le fond, ma première intervention, on m'a applaudi après mon intervention. Ça fait que j'étais ravi. Je me suis dit,、oh, oui, ils, on... ils ont tout compris, ils、oh. m'en prennent. Oui, en plus, vous avez été super bien a c c u e i l l i Vous avez été applaudi par 5000 spectateurs chaque soir avec un rappel à chaque fois. Ça a dû vous faire plaisir, ouais, évidemment. Ça m'a fait très plaisir. C'était au-delà de, de mes attentes. On m'avait dit que le, le public...、Euh, Euh, parisien était très attentif et, et réservé. Et très difficile aussi. Très difficile, mais、euh, moi, je n'ai pas cette、euh, vision-là du public bah, parisien.、Justement. Ça a super bien été. J'ai vraiment un, un bon mot à p o r t e r pour le public français、euh, parisien. Alors, ce week-end, vous remettez le couvert à Wilfrid e Leboutillier. On va vous retrouver une nouvelle fois sur scène en première partie de Véronique Diker. c Mais attention, hein, ce sera samedi et dimanche. Mais cette fois-ci, c'est quand même la mythique salle de l'Olympia. Ça vous fait quoi de chanter sur ces planches où sont passés tous les plus grands noms Je pense notamment à Edith Piaf ou encore Brel. Ben, c'est...、Euh, je pense que c'est à ce moment-là. J'aime quasiment. J'aime presque pas trop y penser. Juste、euh, parce que je suis une personne qui stresse beaucoup. puis... J'aime mieux attendre avant de stresser, d'arriver à ce moment-là puis de vivre vraiment le, les, les heures et, et les minutes、euh, au moment que ça se passe que de trop me, me, me stresser juste avant parce que je, je suis une, une personne tellement que quand je me mets à stresser,、euh, ça me rend malade.、T'sais. Ça fait que j'essaie de bloquer ça dans ma tête, mais je me prépare quand même mentalement à ce moment-là. C'est certain qu'à ce moment-là, il y a plein d'images qui. Qui vont me repasser dans la tête. Ça fait huit ans que, que je fais ce métier-là、euh, professionnellement. Puis、euh, dans ma carrière, ce moment-là, ça va être une de mes plus belles accomplissements. Bon, ça va être que du bonheur, en tout cas, j'en suis sûr. Et alors, pour finir, l'année 2011 vient de commencer. Elle commence très bien pour vous, d'ailleurs,、oui, avec oui,、euh, une première partie à l'Olympia. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, finalement La santé, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, surtout pour un, un chanteur qui est. C'est tellement fragile la voix, les cordes vocales, c'est l'instrument.、Euh, L'année passée, j'ai perdu,、euh, euh, perdu la voix à, à quelques reprises. Puis c'est là qu'on qu réalise que dans le fond,、euh, nos cordes vocales, c'est très important. C'est pas, pas comme une guitare que tu, tu vas briser une corde, tu peux la remplacer. Voilà, les, les cordes vocales, ça ne se remplace pas. C'est beaucoup de repos.、Euh, J'étais、euh, beaucoup malade. Ça fait que vous pouvez me souhaiter de la santé comme ça.、Euh, je vais avoir besoin de. J'aurai tout ce que j'ai besoin dans le fond. Bon, prenez soin de vous en tout cas. Wilfred, on va écouter un nouveau titre de vous. Vous allez nous interpréter en live. Un nouveau titre. Alors comment s'appelle-t-il ce titre Ce titre, c'est、euh, La balade de, de Jean Batailleur. C'est une chanson dans le fond qui, qui me suit de, depuis très longtemps. Ça a été、euh, une chanson porte-bonheur pour moi. puis C'est une belle façon de. C'est une chanson qui me représente bien aussi pour mieux expliquer qui je suis et d'où je viens. D'accord, écoutez, on vous écoute, vous avez votre guitare. Allez-y, prenez place, vous êtes sur EFM. C'est Wilfred Le Boutillier, son nouveau single sur EFM. ウィルフレッド・ルブティーヤー・エフェム。 Bon, en tout cas, je suis pressé de le voir en physique, avoir une vraie pochette devant moi. C'était magnifique. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis le Québec jusqu'ici, jusque dans notre petite commune d'Evry. Merci à vous. r e n t r e z bien et puis je vous souhaite la, la bonne année, puisque、ouais. j'ai été mal poli, je ne vous ai même pas souhaité bonne année. <rire> bonne année à vous.、Aussi. Bonne année, Wilfred, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Quant à nous,、eh、bien, on se retrouve très vite, j'espère, Wilfred. J'espère, moi aussi. A bientôt, à au bientôt. revoir.、Ouais. La suite c est en musique avec Tim b e r g